Label rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. 2h de son, pas comme les autres. Pop rock, electro, reggae, world. toute L'actualité des labels indés, tout de suite dans Label rock. la b e l r o c k La b e l r o c k comme tous les dimanches, et notamment ce dimanche 16 mai, Sébastien aux commandes de votre émission 2h de musique, pas comme les autres, de 18h à 20h sur le 894. Avec、euh, un animateur un petit peu fatigué aujourd'hui, je vais pas vous le, vous le cacher, hein, un petit peu la, la crève, mais on va se débrouiller. Ça va pas nous empêcher de vous passer du bon son pendant 2h sur le 894. Je pourrais mettre ça facilement sur le dos des baisses de température, par exemple, en disant qu'un coup il fait chaud, un coup. Il fait froid, mais non, non, non, non, Ceux qui me connaissent savent que bah, je suis pas du, du genre menteur. Si je vous disais plutôt que ça fait 4 nuits d'affilée que je me couche à 4 heures du matin. Et qu'il y a un certain festival du côté de Lyon qui s'appelle Les Nuits Sonneurs. Peut-être ça explique un petit peu mon état de fatigue général aujourd'hui et le petit mal de gorge, un petit peu comme ça, et la voix légèrement éraillée.、Et、évidemment, les Nuits Sonneurs,、eh、j'y suis allé donc, pendant 4 jours. Et je vais vous、euh, décrire un petit peu ce que j'ai vu tout au long de ce programme. Ça sera à partir de 18h30. Une large page donc, sur ce festival lyonnais qui a cartonné. 8ème édition, c'était donc de mercredi à. C'est même pas terminé puisque ça va se clôturer ce soir. Ça encore, on y reviendra un petit peu Plus tard dans ce programme, du live aussi et une interview signée Boogers, cet artiste français que je soutiens depuis quelques semaines maintenant. Je vous ai fait découvrir quasi tout l'album. Nouvel album donc pour ce personnage assez atypique, franchement très marrant. Vous verrez une interview enregistrée du côté du fil à Saint-Etienne il y a quelques semaines avec du live aussi enregistré évidemment du côté du fil. Et puis beaucoup de nouveautés comme d'habitude. On va d'ailleurs commencer avec une nouveauté avec un extrait du quatrième et Nouvel album d'un groupe féminin qui s'appelle Coco Rosie. L'album s'appelle Grey Ocean. Les deux sœurs Bianca de Coco Rosie, de nouveau donc dans tous les bacs. Et ce depuis le début du mois de mai. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont en tournée française pour cette occasion. Ça commence la semaine prochaine, 21 mai, au Casino de Paris. Le 23 mai à l'étage de Rennes, le 24 à la carrière de Nantes, le 25 au 400 de Bordeaux. La date la plus proche, évidemment, le transborder à Lyon, ça sera le 26 mai. Et ils termineront leur tournée française avec le 27 mai. Une date à Marseille, au cabaret aléatoire. Cocor aussi pour commencer d o n cette c émission Label Rock. Excellente fin d'après-midi en ma compagnie. On est parti pour deux heures de musique, pas comme les autres. Bye.、Wow. i n t e r r u p t e d by the sirens in the street Moki Tabou, magnifique titre pour ouvrir cette émission. Un titre signé Coco r o s i À、ah、n'en pas douter que le concert sera aussi alléchant que l'album. L'album est disponible depuis le début du mois de mai. Il s'appelle Grey Ocean. C'est leur quatrième album aux filles de Coco Rosie. Et je vous rappelle qu'elles seront en tournée française à partir de la semaine prochaine. Avec notamment une date du côté du Transborder à Lyon. Ça sera le 26 mai prochain. Autre concert à vous annoncer ce soir dans ce programme Label Rock. Sur le 894 Virgin Radio o n e un concert qui va se dérouler au fil cette fois-ci. Ça sera jeudi de la semaine prochaine, jeudi 20 mai à partir de 20h30. Une soirée intitulée Funk d'Est en Ouest, avec pour l'occasion deux groupes à l'affiche Ceux qui marchent debout.、Euh, pour commencer, une fanfare hein, qui existe depuis 1992 et qui propose le son d'une fanfare classique en y apportant une touche électro-funk des plus décapantes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, le cinéaste Cédric Clapiche, qui est fan de Ce groupe, et qui leur a demandé de composer en 95 un titre pour la BO de son film Chacun cherche son chat. Ça, ça sera la tête d'affiche avec en première partie un groupe stéphanois qui s'appelle Gaga Dilo.、Euh, groupe stéphanois composé de six musiciens avec pour instruments batterie, basse, guitare, saxophone, trompette, trombone et euphonium. Musique qui mélange divers ingrédients à base de rythmes jamaïcains principalement, que ce soit du reggae ou alors du ska avec de belles mélodies afro-balkaniques.、Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit de. de Plus le communiqué de presse qui me dit c'est un peu comme si les s k a t a l i t e s rencontraient Emir k u s t u r i c a dans un bar à Shisha d'Istanbul avec Felakuti en fond sonneur. Voilà, je ne sais pas si ça vous donne une idée du son de Gagadilo. Le mieux c'est qu'on s'en écoute un extrait. Je vous rappelle donc qu'il y a un nouvel album qui s'appelle Scafro Balkanic Jazz Project. Le groupe s'appelle Gagadilo. La soirée au fil ce jeudi 20 mai à partir de 20h30. Et un extrait tout de suite ça s'appelle Scalutation. C'est une histoire de ska. 89.4, Virgin r a d i o r o u e et notamment le programme Label Rock tous les dimanches de 18h à 20h. À 20h, écho de la scène locale, voire、euh, stéphanoise, hein, même avec ce groupe Gagadillo. Je vous rappelle, un groupe composé de 6 musiciens. Ils seront en concert au fil ce jeudi 20 mai à partir de 20h30, à l'occasion d'une soirée intitulée Funk d'Est en Ouest, avec、euh, donc Gagadillo à l'affiche ainsi que CQMD, ce qui signifie Ceux qui marchent debout. Autre artiste français tient du nom de f é l o c h e qui joue lui aussi ce soir dans le cadre du festival Paroles et Musique, c'est à Saint-Etienne. time. ジェプティゴンジェプティゴン ベナ、レスベナ、えー、あたん、オケー。 Il est parisien, il s'appelle Feloche. Vous l'avez peut-être applaudi du côté du festival Paroles et Musique qui a débuté lui aussi du côté de Saint-Etienne mercredi dernier, mercredi 12 mai, et qui va se terminer là aussi ce soir, dimanche. Il jouait donc Feloche cet après-midi du côté du Magic Mirror, c'était à 15h. Peut-être vous êtes dans la voiture de retour sur Swan,、euh, sur w n et vous l'avez applaudi cet après-midi. Un jeune parisien qui a un parcours hors du commun, hein, ce, ce Feloche, puisque début 80, il apprend la t r o i s i e s t r o m p e t t e au conservatoire, puis à l'harmonie municipale. Fin des années 90, il enfourche une guitare et monte un groupe de rock. Il passe son bac qu'il réussit il part bosser en tant qu'ingénieur du son en Arménie, pays alors en pleine guerre. A partir de là, il intègre de 1993 à 1995 un groupe punk arménien qui cartonne en Ukraine. Dans les années 2000, il tombe dans la musique cagin et sort un premier maxi autoproduit, c'était en 2007. Et là, en début d'année, donc en 2010, il a sorti son premier album. Sur l'excellent label Yabasta Records. L'album s'appelle La vie cagin.、Euh, à noter que si vous avez aimé ce genre de son, l'album est distribué en France évidemment par Naïve Feloche, donc jeune artiste, où on aura l'occasion d'écouter d'autres sons de cet album qui est, ma foi, bien fichu. La vie cagin, ça c'est le nom de l'album. Je vous rappelle que ce soir, on va faire une grosse page pour revenir sur le festival Les Nuits Sonores. Ça sera dans quelques minutes et pour、euh, bon, ouais, commencer à se mettre un petit peu d'électro. Comme ça, on va Tiens, passer une nouveauté anglaise que j'ai reçue la semaine dernière. C'est sur un label qui s'appelle Tiny Sticks. C'est un duo qui s'appelle Mock and Tooth. Un duo que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps dans ce programme. Musique Mock and Tooth, alias Duncan et Nick, deux producteurs anglais qui, depuis quelques années, sortent de belles productions hein, sur、euh, par exemple les labels DFA et Mule Music. L'album lui s'appelle Tuning Echoes et il risque d'en surprendre de plus, plus d'un. Moi, le, le premier qui m'attendait à une collection de titres électro-instrumentaux, ce n'est pas du tout le cas car la majorité de l'album comprend des invités vocaux. La preuve, donc, avec ce premier extrait qui est aussi le single Mock and Tooth, Farewell to a Wendo.、Euh, le tout vraiment pour un album convaincant qu'on rangera dans la catégorie é l e c t r o p o p En tout, 13 titres. La sortie est prévue fin du mois. C'est donc sur leur propre label qui s'appelle Tiny Sticks. On va rester dans les musiques à consonance é l e c t r o puisqu'on va bientôt revenir. Du côté des nuits sonores qui se sont déroulées donc de o n c d mercredi à ce soir, du côté de Lyon. Et on reste dans l'électro avec la sortie d'une double compilation du label culte autrichien qui s'appelle J-Stone.、Euh, vous le savez peut-être, le label de Kruder et Dorfmeister qui fête cette année ses 16 années d'existence. Ceci sous la forme de deux CD. Le premier avec tous les classiques du label. Le deuxième CD entièrement composé de nouveautés et d'inédits. En tout, vous en aurez pour votre argent, puisqu'il y a 25 titres de très haute qualité,、euh, deux extraits, un du classique et, et un des nouveautés, évidemment.、Euh, parmi le CD nouveautés, moi j'ai beaucoup aimé le son d'un producteur viennois de drum and bass qui s'appelle DK. c La preuve tout de suite en musique, ça s'appelle Red Hit. Belle Rock 18h25, montez le son. 18h, 20h, la b e l Rock, avec Sébastien g a s s Le morceau s'appelle Red Heat, le producteur DK, le genre de son qu'on a pu écouter du côté de Lyon, Festival les, les Nuits Sonores, et en tout cas, un titre que vous retrouvez sur une excellente double compilation qui s'appelle 16 Fucking Years of Jay Stone Recordings, le label de Vienne, donc qui fête ses 16 années d'existence déclinées sous la forme de deux CD, hein, 12,、euh, 13 même sur le CDB, 13 Fucking New Tracks, voilà, DK, donc producteur viennois. De drum and bass qu'on vient de s'écouter à l'instant, et sur l'autre CD, Twelve fucking classics, c et s oui, douze classiques signés par le label J-Stone Recording. Je vous rappelle, c'est le label de c r u d e r et Dorfmeister. C'est une nouveauté, ça va sortir incessamment sous peu cette double compilation. Avec,、euh, bah tiens, on va passer un extrait d'un classique. C'est peut-être avec ce titre d'ailleurs que vous avez découvert ce label J-Stone Recording, une pépite qui date de 1999 sur le premier album de Peace Orchestra. Ça s'appelle Shining. Juste après, on part du côté des nuits sonores à Lyon. Profitez du répit hein, au niveau de, de la musique ça risque de s'accélérer un tout petit peu juste après. Everything I'd give, I'd love to. Anything from me is yours. Les œuvres musicales choisies à votre intention favorisent la prise de conscience des conditionnements psychologiques et physiques auxquels vous allez participer. Aussi bien q t e de vous inviter à cette prise de conscience en répétant à l'intérieur de vous-même Mon esprit et mon corps sont calmes. Calme détendu détendu parfaitement détendu. Et solitaire. Un vaste désert perdu dans le vaste espace. C'est là que nous ramènerons souvent notre attention, vidant le plus possible notre cerveau du tournoiement incessant de nos pensées. Détendons-nous bien. Respirons doucement et sans trop de contrôle. Abandonnons-nous. Purifié intérieurement, plus clair, allégé, nous devenons plus allègres. Abandonnons-nous. Écoutez le son de Jean-Marie Léger, alias Dr. Fleck, producteur, compositeur de musique française, hein, qui、euh, évolue dans un registre dans un registre hip-hop abstrait, trip-hop. Un artiste que j'ai pu découvrir en live jeudi dernier au Festival des Nuits Sonores à Lyon, n festival qui, je vous le rappelle, se termine ce soir.、Euh, festival qui fêtait sa 8ème édition. Ça se passait donc de mercredi dernier à aujourd'hui, dimanche 16 mai. Alors, un festival où il est question. Évidemment, de musique électro. Quoique, on en reparle dans quelques minutes, hein, avec un public globalement très jeune, apparemment, selon une étude hein, menée l'an dernier sur la fréquentation. Plus de la moitié du public a moins de 25 ans, 40% entre 25 et 35 ans, seuls 8% ont plus de 35 ans. Voilà, je faisais partie de, de la petite minorité, on va dire, ce qui explique peut-être mon, mon état un peu lamentable aujourd'hui. Voilà, désolé encore pour la voix et l'état de, de fatigue générale, mais j'espère que vous passez Tout、de même, un agréable moment en ma compagnie sur l'antenne du 89-4, c'est la Bell Rock. Du coup, hein, vu qu'il y a de plus en plus de, de jeunes et qu'il y a quand même des vieux, les organisateurs qui ont lancé une nouvelle initiative très sympa cette année. On a repéré un truc qui s'appelle les mini sonores. C'est une sorte de boom électro avec Pedro Winter, hein, le manager des Daft Punk au Platine.、Euh, on saluera vraiment cette très belle initiative des organisateurs, notamment de l'association Artifarty, avec cette magnifique idée avec des enfants qui ont donc. que Pu être éduqué sur la musique électronique, hein, les sons électro, avec en prime un spécial mix pour les tout petits.、Euh, cette année, le Festival des Nuits Sonores, trois gros spots hein, à nouveau la piscine du Rhône, comme d'habitude, le marché Gare, soit l'ancien marché de gros de, de Lyon. Hein, imaginez pour tous ceux qui ne connaissent pas c'est une sorte de friche géante où les organisateurs ont réussi, en, en débarrassant notamment les anciennes chambres froides, à aménager une, une immense salle avec une jauge de 6000 personnes. 4 Scène pour diviser cet t e grand espace, et、euh, franchement, ça l'a fait.、Hein. Et puis, il y avait évidemment le, le parc de Gerland avec les t r a d i t i o n n e l s siestes sonores qui ont d'ailleurs、euh, ou qui vont clôturer le, le festival ce dimanche. J'espère que le temps était un petit peu meilleur que du côté de, de Rouen cet après-midi, mais、euh, je pense que ça s'est、euh, super bien passé. Alors, si le festival reste, je vous le disais, en grande partie à consonance musique électronique, ce qui est tout de même génial, et c'était la première fois que j'allais du côté des nuits sonores, c'est le fait que l e s N'oublie pas tous ceux qui aiment la guitare et le rock'n'roll avec une scène qui leur était entièrement dédiée du côté du marché Gare. C'était la scène numéro 2. Du coup, j'ai pu faire de magnifiques découvertes telles que par exemple un groupe américain qui m'a vraiment marqué qui s'appelle The o s s e s C'était la première nuit, c'était le 12, mercredi 12 mai, et ils jouaient de 23h à minuit. Ils viennent de San Francisco, ils sont quatre, et ils s'appellent donc The o s e s Musique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 Tidal Wave, les quatre musiciens américains, ils viennent de San Francisco et franchement, ils m'ont mis une grosse claque. C'était aux nuits sonores, c'était mercredi、euh, soir dernier. Ils s'appellent D.O.C.s s The et ils assurent、euh, grave. C'était vachement bien. Du coup, je, vraiment une belle découverte hein, que ces、euh, euh, musiciens、euh Euh, Californien hein, de, de San Francisco, du coup, je me suis un petit peu renseigné、euh, sur eux、euh, ce matin là en préparant、euh, l'émission. Ils existent depuis、euh, 1997 et font du, du rock à tendance garage. Hein, ça, je pense que vous l'aurez、euh, compris. Euh, plusieurs albums de, disponibles, dont le dernier qui remonte、euh, à cette année hein, qui s'appelle、euh, Warm Slime. C'est sur un label, le tout petit label américain qui s'appelle In the Red. C'était donc.、Euh, En live, pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller du côté de Lyon aux nuits sonores, énorme première nuit hein, du côté du marché gare, avec、euh, donc D.O.C.'s, ils étaient sur scène de 23h à minuit, et juste après, de minuit et quart à 1h et quart, grosse claque une fois de plus avec des londoniens qui s'appellent Jim Jones Review. Ça fait du bruit! Someone gonna get hurt Cherchez pas à aligner votre tuneur, ça sature et c'est normal. Et vous auriez dû voir en live hein, ce que ça donne. Ça, c'est、euh, euh, du pipi de chat, on va dire. C'était encore plus mortel que ça. Jim Jones Review, donc,、euh, qui ont véritablement hein, retourné la scène 2 du festival Les Nus i t Sonores. C'était mercredi dernier. Je vous rappelle qu'ils sont 5.、Hein. Jim Jones chant et guitare, Rupert Horton à la guitare, Elliot Mortimer au piano, Gavin J à la basse et Nick Jones à la batterie. Beaucoup de, de fans, hein, dont.、Euh, bah, Les White Stripes, par exemple, sont son fan s apparemment un des meilleurs groupes rock'n'roll en circulation en Angleterre. Il y a deux albums de, disponibles. Je crois qu'il n'y、euh, a pas de nouvel album cette année. Il y a eu un album、euh, l'année dernière,、euh, d'où est issu ce titre hein, que je viens de vous jouer, qui s'appelle Fish to Fry. C'était donc、euh, la nuit une du côté du、euh, marché Gare. On fera un petit clin d'œil à Vitalik aussi, hein, qui a bien assuré. C'était de 23h30 à minuit 45. Un gros clin d'œil aussi à une énorme découverte soul pour moi. Je ne connaissais pas. Ça s'appelle Meyer, Hawthorne, and c o n t y C'était Sur la scène 3 de 23h20 à minuit 20. Euh, évidemment, euh, on va faire un petit clin d'œil aussi au bus MTV. C'était la scène 4 avec、euh, la venue par exemple d'un Norvégien qui s'appelle Prince Thomas. C'était vachement bien aussi dans un registre plus、euh, House Music. C'était très sympa. Et puis on a terminé euh, cette euh, soirée du mercredi avec Oxia、euh, qui jouait dans la scène 3 de 3h45 à 5h30 du matin. Le Grenoblois qui,、euh, comme d'habitude, a fait un excellent、euh, DJ set avec、euh, beaucoup de choses techno comme、euh, vous pouvez imaginer. Euh, on va continuer ce programme musical avec un autre groupe qui vient de Londres et qui, qui jouait lui aussi hein, sur la scène 3. C'était juste avant Oxia.、Euh, un groupe qui jouait de minuit 40 à 1h40.、Euh, on les connaît, on a déjà eu l'occasion de les côtoyer dans ce programme. On les aime bien, les Londoniens de Hot Cheap. Tout de suite dans la Belle Rock, One Life s t a n d C'est le titre que je vous joue. C'est aussi le titre de leur dernier album. Écouter la b e l Rock comme tous les dimanches sur le 89-4, 18h-20h, avec une grosse page dédiée au festival Les Nuits Sonneurs, notamment avec ce groupe, un joli moment de communion. Sur la scène 3, c'était mercredi 12 mai avec le groupe anglais Hot Cheap. Je vous rappelle que si vous ne connaissez pas du tout ce groupe anglais, ils font de la très belle é l e c t r o p o p à l'anglaise. Le dernier album s'appelle One Life Stand, il est sorti au mois de mars. Je vous rappelle aussi que si vous Vous allez, tiens sur w w w v i r g i n e r a d i o r o a n e f r www.virginradiorouane.fr, e et vous cliquez sur l'onglet Label Rock, vous pourrez voir des photos que j'ai ramenées hein, du côté de, de Lyon, vous verrez、euh, notamment. Et、eh、ben, pas mal d'artistes que je vous ai diffusés ce soir. Et je vous rappelle que je suis encore à l'antenne jusqu'à 20h et qu'on va largement encore parler de ce festival des nuits sonneurs. On va passer à la nuit numéro 3. Toujours du côté du marché gare, c'était、euh, vendredi avec sur la scène une Dr. Fleck donc,、euh, que je vous ai diffusée il y a quelques minutes.、Euh, ensuite, il y avait le, le New Yorkais Jamie Lidl. Très belle prestation du Soul Man.、Hein. Franchement, c'était très bien. Très belle prestation aussi pour Uncle qui était venu en live. Qui j o u a i t de 1h à 2h du matin.、Euh, très belle prestation aussi pour Juan McLean et Matthew Herbert. Ça, c'était la scène 1. Mais la grosse claque pour moi, vendredi, ce sont 3 garçons et 3 filles qui se font appeler The Go Team.、Euh, Sam, Chi, Kaori, Jamie, Ninja et Ian. Une énorme patate sur scène, notamment pour la chanteuse Ninja.、Euh, encore une fois, photo、euh, à l'appui sur le, le blog de l'émission.、Euh, Qu'on veut dire de plus sur The Go Team Ils sont deux batteurs sur scène. Ils mélangent Des beats hip-hop, des samples, des, des guitares, des chants, le tout imprégné de funk des années 70. Il y a deux albums de disponibles, e d le dernier remonte à 2007 et apparemment,、euh, d'après quelques échos captés du côté de, des Nuits s o n o n e u r t le troisième album devrait、euh, venir en, en 2010. De Go Team, tout de suite, donc pour terminer, Allez, on remarquera une petite page de pub juste après. De Go Team, ça s'appelle Get It Together. S'appelle The Go Team. Ils viennent de Brighton en Angleterre. Ils ont l'habitude d'enregistrer pour le label Sub Pop aux États-Unis et Memphis Industry aussi.、Et、ils ont complètement retourné la scène 2 du festival Les Nuits Sonneurs. C'était au marché Gare. C'était vendredi dernier. Ils jouaient de 1h30 à 2h30. On va marquer une petite page de publicité juste pour vous dire que si vous allez sur www.virginradiourone.fr, vous cliquez sur l'onglet Label Rock et vous allez retrouver des, des photos de t o u s Les artistes que je suis en train de vous diffuser. Et puis, si vous aussi, vous avez été du côté des Nuits Sonores, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email hein, avec vos commentaires,、euh, vos réactions par rapport à cette huitième édition du festival international Les Nuits Sonores. L'adresse c est virginradio-roan.org.fr. e a n e virgineradioroane-orange.fr Pour l'instant, on restait、euh, bah, sur le 4 9-4. On revient dans trois minutes. Virgin Radio, Rohan. Tous les dimanches, 18h, 20h, la b e l Rock, avec Sébastien a g a s De retour sur l'antenne du 89-4 Sébastien. On est ensemble jusqu'à 20h. De retour sur notre compte rendu du festival Les Nuits Sonores 2010. En musique, s'il vous plaît, avec maintenant un duo allemand qui a joué sur la grande scène du marché Gare. C'était vendredi soir. Un duo allemand qui s'appelle Bukka Shade, composé de Walter et Arnaud. Ils étaient donc présents en live pour la promo de leur nouvel album. Le nouvel album s'appelle More. Il est disponible depuis début mai. sur L'excellent label Get Physical, je vous rappelle que c'est distribué en France par coopérative. Et là encore une fois, le duo berlinois qui a retourné le dance f o l l o e r lyonnais, c'était sur la grande scène et c'était vachement bien, tout simplement. On y va. Oh, oh, oh, oh. Dodo, le duo allemand Bukka s h a d extrait e de leur dernier album qui s'appelle Mo, r e c'est sur le label Get Physical, distribué en France par Coopérative. Et eux aussi étaient du côté du festival Les Nuits Sonores. Je vous ai expliqué que les Nuits Sonores, hein, c é t a i t pas seulement de l'électro, mais aussi un gros, un gros intérêt vraiment, à la scène rock indé. La preuve cette année, encore avec les organisateurs qui ont décidé d'inviter un groupe culte, hein, souvent cité comme précurseur du mouvement dit post-punk. Il s'agit bien évidemment du groupe Gang of Four ils sont originaires de Leeds en Angleterre. Une histoire un peu compliquée pour eux, puisqu'ils ont existé de 1976 à 1984 avant de se séparer. Le groupe qui se reforme deux fois durant les années 90 avant de réunir à nouveau la formation originale, c'était en 2004. Alors, un groupe souvent cité comme influence majeure par des artistes des années 2000, hein, tels que Block Party, Radio 4, The Rapture, ou bien encore plus récemment les Franz Ferdinand. Pour toutes et tous les fans, sachez qu'il va y avoir un nouvel album qui va sortir. Incessamment sous peu, le nom de cet album c'est Contents Gang of Four. Ils étaient hier soir du côté des Nuits s o n o r e s là aussi sur la scène 2, et ça l'a plutôt bien fait. Un morceau classique dans cette émission pour un groupe culte Damage Goods signé Gang of Four, vu et apprécié hier soir du côté de Lyon aux nuits sonores. En live, c'était vachement bien. Je viens de m'apercevoir en fait que j'ai vu pas mal de groupes new-yorkais sur cette scène de tout au long de ces 4 journées des Nuits Sonores. Je vous rappelle, c'était du 12 au 16 mai. C'est pas terminé, ça se termine ce soir. Je vous disais pas mal de, de new-yorkais, dont un trio new-yorkais qui jouait aux Nuits Sonores. C'était vendredi soir et le lendemain d'ailleurs, ils jouaient du côté de Clermont-Ferrand à la coopérative de mai.、Euh, on les appelle généralement le groupe le plus bruyant de New York. Personnellement, j'étendrai bien cette appellation. Et j'irai s même jusqu'à dire qu'ils ont été aisément le groupe le plus bruyant des nuits sonores, distorsion à fond et mur s de son.、Euh, imaginez une sorte de Jesus and Mary Chain mélangé avec du My Bloody Valentine version 2010, c'était tout simplement énorme. Ce trio new-yorkais, on va les écouter tout de suite, il s'appelle A Place to Bury Strangers. Alors là, inutile de vous dire qu'il faut tout monter à fond. Plaquez bien les oreilles contre le transistor et ça devrait plutôt bien se passer. Voilà. Place to v e r y Strangers. Ils étaient vendredi soir du côté des Nuits s o n o r e s et ce soir dans votre programme 89.4, c'est la Belle Rock. Bon courage. C'était fort comme ça, vendredi soir, du côté des Nuits Sonores, un concert qui s'est terminé avec le groupe qui a tout cassé. Euh, la preuve en photo, là aussi, hein, guitare explosée、euh, par terre,、euh, le batteur qui monte et qui envoie tout son kit、euh, de drum complètement、euh, val euh, valsé. Et puis pareil,、euh, même traitement pour、euh, le bassiste. Hein, il s'appelle The Place to Bury Strangers. Ils viennent donc de New York. Un petit email tiens, qui vient de tomber, signé Olivier et Marie.、Euh, T'as bien fait de, de signaler ça, Sébastien. C'est vrai qu'ils ont tout retourné.、Euh, on a même pogoté et il y a même eu du. Je sais plus comment. On... Ils savent plus comment ça s'appelle. C'est quand on se jette dans, dans la scène.、Hein. De, à partir de la scène sur le public, qu'on fait un petit peu du, du surf comme ça.、Euh, v o Il à il y a eu ça, c'était vendredi, a Place to Bury Strangers. Je vous disais qu'il y avait pas mal de, de New Yorkais. Un autre groupe New Yorkais, c'était pas le même soir, c'était hier soir. Il s'appelle s n The t Liars. Ils étaient eux aussi en promo à Lyon,、euh, tout simplement pour la sortie récente de leur dernier album qui s'appelle Sister World. Si vous voulez voir justement Olivier et Marie, tiens qui、euh, vous êtes en ligne, allez faire un petit tour sur w w w v i r g i n e r a d i o r o n e f r Vous cliquez sur l'onglet Label Rock tout en haut à gauche et vous verrez. Justement des photos de Place to Bury Strangers en train de casser leur matériel. Voilà, Liars donc tout de suite, ça s'appelle Scissors. Vous allez voir, c'est plus calme, quoique ils sont assez quand même énervés hein, du côté de New York en ce moment. En tout cas, très très très belle scène new-yorkaise. La preuve tout de suite en musique, Liars. Yeah. yeah. Intensité sonore signée par les New Yorkais de Liars. Le morceau s'appelle c i s s o r s L'album s'appelle Sister World. Ils étaient eux aussi, c'était hier soir donc du côté de Lyon au marché Gare dans le cadre des,、euh, du festival Les Nuits Sonore s 8ème édition. On va en profiter pour、euh, faire un petit coucou aussi au projet de, de Laurent Garnier évidemment. 23h30 jusqu'à 3h30, c'était 4h d'improvisation comme ça en moitié live, moitié、euh, set. Euh, DJ7 avec、euh, ses acolytes de Scanix et Benjamin Ripper. t On fera aussi un clin d'œil à Yuxek.、Euh, un excellent concert de Chap. C'était de 4h du matin jusqu'à 5h du matin.、Euh, un coucou aussi à Busy P. Hein, Pedro Winter sur le bus MTV. C'était vendredi soir. Et puis concernant、euh, hier soir,、euh, évidemment, on s'y attendait à ce que les Belges de Too Many DJs retournent tout le monde. Ça a été mission accomplie. C'était sur la scène 3 de 2h à 4h du matin.、Euh, Claude Van Schrock qui a terminé les festivals. Jusqu'à 6h du matin, le, le DJ de San Francisco qui a mis là aussi tout le monde d'accord. Et un petit clin d'œil aussi évidemment à notre lyonnais de service Agoria sur la grande scène. Très belle prestation aussi du DJ lyonnais et très belle prestation aussi des Parisiens Zombie Zombie. C'était en live, c'était de 3h30 à 4h30, à 4h30 du matin. C'était hier soir. Beaucoup, beaucoup de très bons groupes et très bons artistes et très bons DJ donc que j'ai pu voir tout au long de ces quatre jours. Je vais en profiter pour remercier publicement. Chloé, l'organisatrice, enfin une des organisa organisatrices, pardon, qui s'occupe du département en presse pour l'accès aux photos, presse, enfin bref, c'était vachement bien et on reviendra l'année prochaine. Hein, si tu m'invites encore, Chloé, je pense que j'ai pas trop foutu le bordel donc ça devrait plutôt bien se passer.、Euh, dernier concert ce soir pour clôturer ce festival des nuits sonores 2010, e t dans quelques minutes du côté du théâtre des Célestins dans le deuxième arrondissement de Lyon. Un concert intitulé Spécial, spécial avec le groupe de Residence, un groupe américain de musique d'avant-garde qui enregistre depuis 1969.、Euh, Rendez-vous compte, un premier single sorti en décembre 1972. Et depuis, ils ont une discographie vraiment vaste, puisqu'ils ont sorti plus de 60 albums、euh, au compteur. Moi, je vais vous jouer un classique que j'ai、euh, dépoussiéré on va dire, cet après-midi. Ça s'appelle Coliga. C'était un single、euh, sorti en 1986. Et si mes souvenirs sont bons, c'est une reprise d'un titre de Hank Williams. Façon t h e Residence. Voilà. The Residence Co-Liga, donc ce soir, pour clôturer ce très beau festival des nuits sonores. Juste après ce titre, on aura du live dans ce programme et une interview signée Boogers, un artiste français que j'aime beaucoup. Mais tout de suite, donc t h e Residence. Aïja, titre de 1986, c'est un peu notre classique de la semaine. C'est avec ce groupe américain avant-gardiste d e Residence que le festival Les Nuits Sonores va se clôturer ce soir. Dans quelques minutes, ils ouvriront les portes du théâtre des Célestins dans le deuxième arrondissement. Et ça, ça dans quelques heures, ça sera terminé pour cette huitième édition. Un grand merci encore à tout le boulot fourni, c'est énorme hein, au niveau de l'organisation. Un gros clin d'œil vraiment à toute l'équipe d'Arty Farty et un clin d'œil personnel à Lucas qui m'a bien aidé mercredi. Non, c'était quand Vendredi soir pour,、euh, pour me faire rentrer dans des endroits où je n'étais pas supposé aller et je m'y suis trouvé super bien. Voilà. Un grand merci à toi, Lucas.、Euh, on va retrouver donc un artiste maintenant. On va laisser Lyon. On va partir du côté de Saint-Etienne. Il y a quelques semaines, je suis allé faire un tour du côté du fil, interviewer un jeune français qui s'appelle Boogers. Le résultat tout de suite dans cette émission. e h b e n on va en savoir un petit peu plus.、Hein. Présentation portrait tout de suite, donc, de Boogers, enregistrée au fil. Un grand merci à Sandrine. Tous les dimanches, 18h-20h, la Belle Rock. エコティビンのデビューのデビ マンデー、ならガトウィアスファーの o デー。 On ne i s r a r e m e n t plus de o u secondes, ça ne correspondait pas à ça. Donc, je commence à mettre en doute 2-3 accords, puis je fais 3 ou 4 accords comme ça, que je p e me mettre sur des boucles, e sens des b a t t e i e s à droite à gauche aussi, des g r o s s e s qui sont les quatre pères. f r a n o i s Zardier, c'est le s t i o j s i s plus, je suis f r n ç o i s Zardier en GS, ça a é e é un mortel. Sur le temps des copains, ça commence à ê t r e u s e une danses qui donne 4 t e m p t Ah, ben là, ça m prend plus, m a r c Donc, de t o u e façon, s les morceaux ont été composés différemment. t e On va faire u n e i d é e différentes, o i t d'un c h a n t soit d'une double modifiant de 9 m a n o è r e s parce q u dans m o n s a l o n avec une clé MP3, elle était fait par un p o m p o m p o m e t c'est celui-là qui est collé, p a c e que derrière, on entend ma copine qui fait la d é c a i e t e n u a n d on réplique, et on entend le morceau de pomme-pomme derrière. 20時ラベルロック。 On va a l e u r e a l i s on va a e l e r e a t e i on va a l r e u a c u i s o a l l e r e u l l i a e r e u l e on va a r e i s on va a l l r à l h e u c t u e l l e s on va a i s n à c e l u i o e r u t puis on a a i s r à e c e l e u i e r e t p u s t e s on va on a a i s o à u c e l u i s o a e i s r e t l e p a r e s t s o e Pour en savoir un petit peu plus sur Boogers enregistré du côté du fil il y a quelques semaines de ça. Dans quelques instants, on va le retrouver en live dans cette émission. Juste le temps de vous dire que le nouvel album s'appelle donc As Clean as Possible q u il est disponible depuis quelques semaines sur le label Atome. t enfin, pour tous ceux qui nous écoutent via le podcast hein, à partir de demain matin, sachez que vous pourrez l'applaudir le 22 mai au Bikini à Toulouse le 4 juin à Alençon, un endroit qui s'appelle la Luciole le 5 juin, il sera au festival Furia, donc à t a v e r n y c et s dans le 95. Le 10 juin au festival Au Cart de Tours. s d a n Le 37, le 11 juin au festival Les Trois é l é p h a n t s de Laval et、euh, parmi les autres dates, on notera aussi le 27 août, festival La Mare au Thon, c'est à Fécamp dans le 76. Boogers, tout de suite donc en live dans la Belle Rock, histoire de clôturer cette petite émission plutôt sympathique. On y va, trois titres en live enregistrés donc au f i l Trust You, Put Your Head et Perfect Week. On y va. is To understand because I love you,、Whoa. because I trust you. Gotta do to be a gentleman. t h i n g s I've gotta be, but I'll finish to understand because I love you. Because I trust you! Every day I ask myself t f i n a e r Excellent、Merci. Boogers enregistré au fil de Saint-Etienne. Juste le temps de vous rappeler, l'album s'appelle As Clean as Possible. Allez, l'achetez, absolument. Cet album, il est merveilleux. Il y a un nouvel album qui sortira, il me l'a dit, hors antenne, pas l'année prochaine, mais、euh, si, si, l'année prochaine, 2011, en fait. Hein, je dis des bêtises. Et、euh, voilà, tcha-tcha, qui continue sa tournée. Je vous rappelle que sur le blog, à partir de demain matin, vous pourrez réécouter cette émission avec pas mal de, de choses qui sont passées donc, du o n c d côté des nuits sonores. Allez découvrir aussi les, les photos du côté de, du blog w w w v i r g i n r a d i o r o a n e f r Vous cliquez sur l'onglet Label Rock.、Euh, merci pour tous les emails de soutien. On dirait que je ne suis pas tout seul à être fatigué aujourd'hui.、Euh, de nombreux、euh, emails de, de soutien en disant nous aussi on était du côté de Lyon hier et dur dur aujourd'hui. Bah oui, je confirme, c'est dur.、Euh, je n'ai pas eu le temps de vous parler évidemment de la dernière date des mardis du Grand Marais. Ça sera ce mardi hein, 18 mai. Mais on en a tellement parlé sur le local et je sais que beaucoup d'entre vous vont aller du côté de la salle de Riorge ce mardi pour aller applaudir Java. Qui viendront donc clôturer cette très belle dixième saison des Mardis du Grand Marais.、Euh, le seul petit souci, c'est qu'il y a Jacques Dutron c du côté du Scarabée ce soir-là aussi. C'est dommage que ça clash. e Mais enfin, bon, c'est comme ça. Il faudra faire des choix.、Euh, on va se quitter. Juste le temps, peut-être, de parler rapidement du Festoche. On va diffuser un nouvel extrait des Golden Zip. Tiens, tout chaud. C'est arrivé hier par email. Je vais vous diffuser un extrait d'une maquette qu'ils sont en train d'enregistrer. Ça s'appelle La note de SEM. Juste le temps pour moi de clôturer cette émission. de Vous dire que la semaine prochaine, exceptionnellement, euh, pour euh, bah, vu que c'est un week-end férié avec le lundi de, de Pentecôte, il n'y aura pas d'émission. Il n'y aura pas d'émission de la Belle Rock. Ça sera repos donc dimanche prochain. Comme ça, on pourra profiter un petit peu de, de la famille. voilà Je vous donne donc rendez-vous à partir de demain matin, 7h30, pour les infos locales. Et la Belle Rock, et、eh、ben pas dimanche prochain, mais le dimanche suivant, ce sera la fête des mères. Donc on essaiera de faire un petit truc spécial pour les mamans. voilà Je vous quitte en vous souhaitant une excellente fin de week-end. Bonne reprise demain matin avec le travail. Pour tous ceux qui ont été du côté de Lyon, bah reposez-vous parce que demain matin ça va être dur. Et puis、euh, je vous dis,、euh, bah, soyez sage, mais pas trop comme d'habitude. Allez, Golden Zip, ils seront donc、euh, du côté du Festoche 28 et 29 mai. On aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Golden Zip, tout de suite, ciao tout le monde. Tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2h de son, pas comme les autres.